Serge, est-il déjà là? Pas encore. Demande-lui de venir me voir s'il arrive avant 8h30. Vient-il au travail habituellement en retard? Jamais de la vie. Mais voilà un indice qui devrait attirer ton attention. Ces jours-ci, Serge passe les moments les plus difficiles de sa vie, semble-t-il. Ferme cette porte. Je vais t'expliquer brièvement sa situation. Mon cœur commence à battre. Sa femme est employée dans une entreprise où elle gagne un salaire faramineux experte en informatique, ses services sont régulièrement sollicités. Par ailleurs, Serge confirme que sa femme est une mère de famille spéciale, attachante et sans égale au monde. Cependant voilà, la compagnie pour laquelle elle travaille est en perte de vitesse. En perte de vitesse? Cela veut dire quoi? Ne me fais pas tomber évanouie avec des expressions chargées de sens négatifs. La compagnie court le risque de tomber en faillite. D'où les mesures d'austérité financière qu'elle a adoptées. Oui, cette chanson m'est familière. Austérité, compression budgétaire, coupure budgétaire, ces chansons qui détruisent les des employés. Dans l'entretemps, le gouvernement dilapide impunément l'argent des contribuables. Comme la femme de Serge touche un salaire colossal, euh, les mesures d'austérité ont commencé devant sa porte. On lui a offert deux choix, travailler à Vancouver ou quitter son emploi ici. La compagnie dit ne pas avoir assez d'argent pour la payer. Qu'est-ce que c'est comme raisonnement absurde Et travaillera-t-elle gratuitement à Vancouver Une autre compagnie privée a acheté l'entreprise où travaille la femme de Serge. Et cette compagnie tient à retenir ses services à condition qu'elle déménage à Vancouver. C'est peut-être ce dernier élément qui est le prétexte de son renvoi ici plutôt que son soi-disant salaire superbe. Tu as raison. Alors, il déménagera-t-elle? C'est là le hic. Si elle y va, Serge ne pourra pas aller avec elle, car il ne trouvera pas d'emploi dans son domaine à Vancouver. Alors, tu comprends? La famille est au bord de la dépression nerveuse. C'est vrai. J'ai surpris Serge somnolant plus d'une fois. Lui et sa femme ont discuté de ce cas en famille, mais ils ne sont pas parvenus à un compromis viable. Je crains qu'ils adoptent la solution facile de l'ère de la mondialisation, la séparation. Oh, oh, oh, ne me cite pas cette peste appelée séparation. Mais est-ce que nous n'avons pas besoin de l'expertise de la femme de Serge dans notre compagnie? Si, si, mais Serge m'a déjà soufflé à l'oreille que sa femme ne voulait jamais travailler pour la même compagnie que lui. Malgré tout, j'ai offert d'embaucher sa femme à temps partiel dans notre section. Serge devra me dire ce que sa femme en pense. Quel dilemme! Voudrais-tu vérifier si Serge est déjà à son bureau?